اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك اون كونتينيو notre درس لتبصير الأمة Terminé d'expliquer les fatwas des ulamas sur euh, le groupe qu'on appelle Jamaat al Tabligh. Maintenant, on arrive à, à l'explication au sujet d'une autre Jamaat qu'on appelle Al-Ikhwan Muslimun. Al-Ikhwan Et donc, on va lire les fatwas des ulamas qui ont expliqué leur position vis-à-vis -vis de cette Jamaat, qui est une Jamaat contemporaine, hein, qui a été fondée dans ce siècle. En 1927, waar ik het al heb, waar ik het al heb, waar Soufi, het al heb, al heb, waar al banna waar ik het al heb, waar ik het al heb, al heb, het al heb, waar ik het al heb, waar ik het al heb, waar ik het al heb, waar ik het al heb, waar ik het al heb, et donc il suivait cette voie. Donc on sait en partant qu'il était dans, sur, une, sur une déviance dans son Manhaj, dans son Maintenant également dans la l'Aqidah, il défendait la position des Acha'ira, donc il était dans, dans la position de, en ce qui concerne la l'Aqidah, il défendait l'Aqidah al-Acha'ariya, l'Aqidah al et donc il défendait Le, ceux qui font taufuid le sifat, ceux qui déforment les attributs d'Allah swt ou bien qui font le tafouid, c'est-à-dire qu'ils qu nient ou bien qui disent par exemple on ne peut pas comprendre les significations des attributs d'Allah swt donc ils mettent en fait les paroles d'Allah swt telles qu'elles sont révélées en arabe comme si c'était des paroles en langue étrangère comme si c'était de des mots chinois qu'on ne peut pas comprendre euh, leur signification donc ça c'est une des formes de Beda'ayani, parmi les pires, parmi les formes de Beda'ayani qui concernent Alasma ou Sifat. Et dans d'autres aspects aussi de la religion, il y avait des positions aussi contraires à la, à la voie des Salas Salih. Donc on va voir ici à travers euh, les fatwas des ulama, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de cette djama'a et au sujet de, des fondateurs de cette djama'a, puis euh, pourquoi ils ont Cette position-là, en se basant sur. Euh, on va essayer de retourner aussi aux textes. Walaykum As-Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aux textes qui a été écrit par ceux qui ont fondé cette Jama'a. Comme euh, les textes qui ont été écrits, les livres qui ont été écrits par Hassan al-Banna. Ou bien par les fidèles, ou ceux qui ont suivi Hassan al-Banna. Pour voir c'était quoi leur position sur différentes questions. Donc, euh, il y a le Sheikh, euh, sheikh Ahmed al-Najmi. Hasan euh, qui est un des علامes, un des grands djamas du sud de l'Arabie Saoudite, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Mawrid al-Zulal, fi man tuqila al-bad al-Manahil al-Da'wiyah fi al-Aqaid wal-A'maal. Donc, dans ce livre-là, il a mentionné euh, certains points au sujet desquels ce djamah a été critiqué. Donc, avant de lire les fatwas des ulama à ce sujet, on va commencer par expliquer un petit peu sur euh, ce groupe, cette Jamaa et des caractéristiques qu'ils ont gagnées. Et puis aussi il y a une chose importante à savoir, c'est que euh, les khwad al ils ne sont pas restés comme une seule euh, Jamaa Ils ont, ils ont à, à travers le temps, ils ont évolué et ils se sont divisés en plein de différentes branches et différents euh, sous, sous branches, ouais, si on veut, comme des différentes sectes. À l'intérieur même euh, de la philosophie ou de l'idéologie des Héros, ok. Donc euh, c'est ce qui fait que aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui se disent, qui se disent pas à faire partie du groupe des Ikhwan al musulmans, toutefois, ils ont des tendances qui euh, les ramènent الله تعالى قلت وقد نشأ حسن البنا من أول يومه نعمة اظافر أذفاره نشأة سوفية وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتاب في كتابه مذكرات الدعوه الدعوة والداعية متفخراً فقال في في صفحة ثمانية وعشرين صحبت الاخوان الحصافيه بدم دمنهور وواظبت على الحضره على بمسجد التوبه في كل ليله ثم قال وحضر السيد عبد الوهاب المجيد في الطريقه الحصافيه الشاذليه فتلقيت الحصافية الحصافيه الشاذليه عنه وااذنني بأدواء أورادها ووظائفها قال جابر الرزق في كتابه حسن البنا بأقامة تلاميذه ومعاصريه وفي دمنهور توثقت سلته يعني حسن البنا بالإخوان الحسافية وواضح على الحضره كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوان الحسافية ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب ila martabat al-tabi' al-mubaya' bal sharaka fi insha' jam'iyyah sufiyyah hisafiyyah kama dhakara fi mudhakkiratihi de sa vie et comment il a se développé dans le soufisme et je fais de بدا لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية وهي الجمعية الحصاصية الخيرية وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك لشيخي الزعفة قلت وليهن وليهني يهنئ جماعة, جماعة أو جمعية الإخوان وعراقتها في الصوفية وانتمائها لها بالغماس مؤسسها في التصوف وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية تقوم بدورها وتؤدي غرضها فالله يا موحدون في عقبة التوحيد لا تضيعوها, أو تضيعوها اقرأوا القرآن وانظروا ما فيه عن الشرك والمشركين من التحذير منه والوعيد عليه وقرأوا آية واحدة وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحد وأضيف قوله, قوله تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لان أَشْرَكْتَ ليحبطن أَمَلُكَ ولا مِنَ من الخاسرين اقراوا السنه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لتروا كيف دعا الى نذل وثان وكسر الاصنام وتوحيد الملك, وتوحيد الملك العلام ثم اقراوا عن الصوفيه لتروا ما فيها من شرك عظيم وتاليه للشيوخ بل لتروى ما فيها من دعوة صريحة إلى وحدة الوجود وإيمان بها، واعلموا أن الشرك والبدع أمور طبيعية عند المتصوفة، كل متصوفة لا يسلم منها حسن البنا ولا غيره، وإن الخالج وإن وإن خالجكم شك في صدور الشرك منه والبدع، فإليكم هذا الخبر. <truel> bon, <coughs> on va faire un résumé rapide. Au début, il parle un peu de, de ses études qu'il a faites, comment il a, comment il a grandi, comment il a étudié à l'école, puis euh, comment il a terminé les, les niveaux euh, dans de, de après il est et il a réussi, il a eu des bonnes notes à l'école, il était parmi les meilleurs élèves, etc. Toutefois, ça c'est sur le plan académique, après il est devenu professeur, il a enseigné dans l'école de Dar al-Uloum, puis euh, en tout cas il a, il, a, il a avancé comme ça dans sa carrière, puis il parle de ce, le, le plan de, sur le plan de sa carrière, comment il, il s'est développé. Toutefois, sur le plan de son développement, si on veut, spirituel, comment il a évolué dans l'Islam il a évolué plus dans le sens du soufisme. Okay quand il a commencé à, à étudier ou à apprendre l'islam, il a grandi parmi les soufis. Parmi les soufis. Et euh, il dit lui-même dans son livre, da wa da hein, Et quand il le dit, il ne le dit pas comme pour parler de son passé comme avec honte ou bien hein, pour, pour, comme une critique, mais en fait, il le dit avec fierté pour montrer que et Comme il est fier de ça, de son évolution ou de son, de son, son éducation Soufia il dit dans, à la page de ce livre, il dit :« J'ai côtoyé ou j'étais avec les frères qu'on appelle al-Hesantia dans la ville de Damanhur, et j'ai continué. J'étais vraiment assidu à assister avec eux dans la mosquée qui s'appelle la mosquée de, mosquée de Tauba. Chaque soir, il était là-bas avec eux pour participer à. Leur session de décre, etc. Puis il dit, puis le seyyid, euh, monsieur Abdul Wahab, celui qui donnait le bayat pour les gens, pour faire partie de, euh, le chef de la tariqa, à l'époque, il était, il assistait, et donc j'ai pris la tariqa directement de celui-là, c'est-à-dire de celui qui s'appelle Abdul Et c'est la tariqa al-Hifafiya al-Shaveliya. Bien entendu, la tariqa al C'est une tariqa qui est bien connue, à Chézéry, qui est d'origine du Maroc, et puis qui a parti sa tariqa en Egypte. Et elle est répandue en Egypte, et elle a plein de branches, différentes branches. Une de ces branches, c'est celle qu'on appelle Al-Shifafiya. Donc, il a pris cette tariqa de son chef, et il lui a donné donc la permission de faire les words. Et les devoirs de cette tariqa. Parce que chaque tariqa, elle a son word et elle a des devoirs que tu dois respecter et, et, et suivre, d'accord Parce que dans le soufi, par exemple, quand eux ils parlent de faire le dhikr, par exemple, comme on avait lu quand on a fait notre cours sur le soufisme, on a vu qu'un soufi ne peut pas faire le dhikr excepté s'il a eu la permission de son chef. S'il si fait le word ou le, le dhikr de la tariqa, D'une tariqa en particulier, sans avoir reçu la permission du chef, il croit qu'il ne va pas profiter de ce word et il ne va pas profiter des soi-disant secrets qui vont être euh, transmis par euh, l'application de ce soi-disant word ou de ses devoirs religieux. Donc, euh, ça c'est mentionné dans son livre et même ses élèves, hein, ses contemporains, ses élèves, ou c'est ceux qui l'ont suivi. Ils ont rapporté la même chose à son sujet dans leur livre. Hein. Ils mentionnent le Cheikh euh, Mohammed, euh, ça c'est les, les paroles de l'élève du Cheikh Ahmed al-Najmi, Muhammad ibn Hadi, qui rapporte euh, cette histoire. Et ensuite il dit, ensuite, il a, pendant qu'est-ce qu qu'il a fait, euh, Hassan al-Banna Il a fondé, avec d'autres, avec lui, une, une, une société de réforme qui s'appelle la société al shafia Al-Khairiyya. ok, Et il a été élu comme secrétaire dans cette société-là. Donc ça veut dire que, à la base, il n'avait pas encore fondé le groupe de Ikhwan al-Muslimid. C'était pas encore fondé. Toutefois, ça a commencé par la création d'une organisation ou d'une société qui est reliée au Sufiyya. Qui porte le même nom que la Tariqa. C'est-à-dire, al al safiyyah al shé Et lui il faisait partie, parmi, il était parmi les membres de cette société-là et il, faisait, il était en fait le secrétaire. OK Et c'est ce groupe-là, par la suite, qui est devenu Al-Ehwan al, al OK Donc, c'est à la base un groupe qui était établi sur les, les principes de Sofia. Donc, le cheikh, il dit, donc, quand on voit. Le, le développement de Hazan al-Banna et comment il était bien euh, trempé dans le soufisme et comment il a évolué dans le soufisme et que c'est lui le fondateur de, de cette Jama'a, eh ben c'est normal par la suite qu'il va avoir des fortes tendances vers le Tasawuf. Ok? Et euh, le chef il dit donc que regardez comment Euh, faites attention, vous qui êtes sur le tawhid et qui, qui, vous, qui donnez l'importance à la raqibah du tawhid, de ne pas la gaspiller, de ne pas la perdre, hein. et regardez comment Allah ta'ala a parlé dans le Coran à propos du shirk et des mouchrikin, et comment il nous a avertis de plusieurs avertissements et de plusieurs menaces contre le shirk, hein. et Allah ta'ala il donne comme verset par exemple Et les mosquées sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'invoquez personne d'autre avec Allah subhanahu Parce que les soufis, dans leurs mosquées, qu'est-ce qu'ils font Ils invoquent leurs chouyoukhs et ils invoquent leurs awliya. Hein, et donc, ils n'invoquent pas uniquement Allah subhanahu Et parfois même, dans leurs mosquées, il y a l'attente de leurs wali. Hein, et ils leur, cher ils leur demandent des, des vœux et des faveurs en dehors d'Allah subhanahu wa Donc, ils ont contredit ce verset. Inmans en wordt verslaafd en zit. Waar ik heb oogdijen. En ona-revelé aan jou. Oh, profet Mohammed (sallallahu alaihi que het doet, als je het doet, si tu fais le shirk, je het doet, als je het aan de prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, ainsi qu'à tous les autres prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, dat si un d'entre eux allait faire le shirk, toutes leurs oeuvres seraient annulées. Et donc, ça, bien entendu, on sait que les prophètes d'Allah Sallallahu Alaihi sont protégés contre des erreurs comme ça. C'est-à-dire, les prophètes sont protégés par Allah Sallallahu de tomber dans le shirk. Toutefois, Allah Sallallahu leur donne la menace à eux pour que ce soit en même temps pour un exemple pour nous. C'est-à-dire que si eux, ils font le chef et que leur œuvre serait annulée par ça, et bien encore plus pour des personnes comme nous qui, qui sommes des personnes ordinaires, c'est-à-dire on n'est pas des prophètes d'Allah, ni des messagers. Donc ça s'applique encore plus à nous cette menace dans ce sens-là. Et le il dit, regardez dans la sunnah, vous allez voir comment euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens au taouchides et comment il a euh, rejeté les idoles, et comment il a détruit les, les idoles que les mouchriquins adoraient et comment il a unifié Allah SWT, al-Malik al-Allam. Et puis, lisez par la suite les livres des Soufis. Regardez dans leurs livres qu'est-ce qu'ils ont écrit, et vous allez voir dedans toutes, formes, toutes sortes de formes de shirk majeurs. et comment ils béifient leurs chouyours, leurs leurs leur chouyours leur et leurs leur, euh, guides, comment ils les élèvent à des niveaux de divinité. Et regardez comment vous allez voir clairement des, des Des, inv des invitations à qu ce qu'on appelle Wahdatul Wujud. Hein. Les soufisme. ils ont ça parmi leurs. Le principe de la Aqidah, c'est Wahdatul Wujud. Qu'est-ce que ça veut dire Wahdatul Wujud Ça veut dire que tu dis qu'il n'y a plus de distinction entre le Créateur et la Créature. Le Créateur et la Créature sont une seule et même chose. Allah, c'est la Création, et la Création, c'est Allah. Et eux, les soufis, ils croient ça et ils croient que tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas atteint le niveau où, où tu ne distingues plus entre le créateur et la créature, tu n'es pas sur le Tawhid. Donc pour eux le Tawhid, c'est de nier que Dieu a son existence distincte et de dire que lui et la création, c'est une, une, une seule et même chose. D'accord Et donc pour les euh, pour les euh, en fait pour les soufis, le shirk c'est C'est quelque chose que tu atteins, euh, pardon, pour les, pour les soufis, hein, le Tawshid, c'est quelque chose que tu atteins uniquement à la fin de ton parcours dans l'islam. Le contraire de ce que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ont enseigné. Les prophètes, alayhi la première chose qu'ils ont appelé les gens à appliquer et à respecter, c'est le Tawshid. De distinguer entre le créateur et la créature. Les Soufis, c'est le contraire. Les premières choses qu'ils qu enseignent à, aux les gens à faire, c'est quoi C'est de ne pas distinguer entre le créateur et la créature. Ils disent que quand tu arrives à faire ça, c'est à la fin, tu es arrivé au bout de ta course, là tu arrives à ce, à ce point-là, tu as atteint le niveau des, euh, des gens élevés dans la connaissance et dans la foi. Donc ça c'est des exemples, comment ces gens-là sont déviés. Et ça en passant, c'est une akhida qu'ils ont, euh, disons, pris des bouddhistes, et des hindous, les croyances en le nirvana, les croyances dans le, le panthéisme et toutes ces idées que Dieu est tout et tout est, tout est Dieu, etc. Donc ils ont emprunté ces idéologies-là et ces croyances-là des, des religions des moucherikins et pour les rendre islamiques hein, à la suite. Donc ces croyances-là, tu les trouves dans les expressions et dans les livres des sufiyas de toutes les turques la plupart des turques sufiyas. Et ce n'est pas exprimé souvent par des paroles explicites et claires. Toutefois, c'est exprimé dans leur poème, dans leur poésie. Et c'est exprimé des fois d'une façon symbolique, mais quand tu le lis, tu ne peux pas l'expliquer d'autre façon que de dire que c'est ce que ça signifie. D'accord Donc, eux, les sophia, ils essaient de faire le ces de ces paroles-là, par exemple. Ils me disent, par exemple, comme Al-Hallal me disait, Anna, Anna al-Haq, laissez-vous le jukbe illallah. Ils me disaient, je suis la vérité, il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah. Quand ils parlaient de lui-même. Donc, les souffrilles, elles interprètent ça en disent, c'est un homme qui s'est noyé dans l'amour d'Allah, ou bien qu'il a atteint l'ivresse, hein, divine. Et donc, tellement il était ivre, de de, de l'amour d'Allah qu'ils commençaient à déparler et à dire des paroles de euh, de il y a des paroles de comme ça mais c'est pour ça que eux les, les souffrir souvent quand ils parlent de ces euh, citations là ils font le oui ils disent non c'est pas ça il faut pas le prendre euh, tel quel il faut comprendre que c'est des hommes qui sont qui sont ivres dans leur amour et tout etc et donc ça un principe de toute façon c'est pas euh, parler de, de, de prononcer des paroles de coffre et de dire que c'est de l'ivresse ou de la folie qu'ils sont devenus fous ah, parce qu'ils aimaient trop Allah ou des choses comme ça déjà, déjà, déjà ça en, en, en, en principe ça devrait pas être des gens qui sont des références ou des gens à qui on se tourne pour prendre comme modèle dans leur religion mais eux bien entendu ils les prennent comme des modèles et ils les respectent et tu trouveras pas un soufi qui va critiquer ces gens-là en principe, ils les prennent tous comme des références comme Ibn Arabi et euh, al hallaj et les autres, c'est la même chose. Donc, euh, ils l'appellent même sheikh al-Akbar, comme juste par exemple, pour te dire à quel point ils le respectent. Donc, le sheikh il dit que ça c'est des exemples de shirk et de bid'a ah, qui se trouvent dans la plupart des tours soufis. Chaque soufi À cette aqid, il croit en cette chose -là. Et Hassan al-Banna lui aussi faisait partie de ceux qui croyaient en cette euh, bid'a et en ces idées-là. Et si vous avez des doutes, le chef dit, si vous avez des doutes que ces formes de shirk et de bid'a sont, sont, étaient présentes même euh, dans la personne de Hassan al-Banna, alors on peut même retourner aux, aux références et aux textes même, aux sources même de wat hij zelf dit lui-même ou qu'est-ce qui lui a été attribué par al قال فيه وعقب صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنة إلى الذاكرين من جماعة الإخوان الحصافية وقد أشرق قلبه بنور الله وأجلس إلى جواره فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين وقد خلى ودعا وقد خلى المسجد أيضا، وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر، فخبا الصوت إلا ذبالة من سراج وسكن الليل إلا همسات من دعاء أو ومضات من ضياء، وشمل المكان كله أو كله. نور نور سماوي ولسه جلال رباني وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل شيء في, في الوجود وانسحب وانساب بصوت منشد في حلاوة وتطريب إلى الجنة على كسك الشامتين الله قل الله قل وذر, وذر الوجود ما حوى وان كنت مرتادا بلوغ الكمال فالكل دون الله ان حققته عدم على التفصيل والاجمال قلت هذان البيتان ينضحان وحده الوجود مع ما فيهما فيه من بدع الذكر الصوفي وقبل ذلك قول اخيه wat alaha kulle shayin fil wujud iwan hamah. Hadi hier ibaratu ashabi frère de Hassan al-Banna, zoals c'est rapporté in le magazine Al-Dawa, février het euh, is Hassan al-Abdurrahman al-Banna die rapporte les Hassan al-Banna. Il dit qu'il était assis auprès d'eux, puis tout le monde était parti de la mosquée, excepté ceux qui faisaient le dhikr. Avec Hassan al-Banna, à la façon des Soufis. Ils s'assoient en groupe et ils font le dict. Et les selon la tariqa al-Husafiya. Et là, il décrit un peu l'atmosphère, la, la, puis la situation, comment ça se passait. Comme s'il si dit que tout le monde était. Leur, le, monde, le cœur des gens était rempli de la lumière d'Allah. Et on était tous assis en train de se rappeler d'Allah. Et euh, la voix, il, il décrit les voix, puis il décrit. Euh, que c'était le soir, puis que tout était calme. Ils n'entendaient pas de bruit, excepté ceux qui mentionnaient le nom d'Allah. Puis, il dit des paroles comme par exemple, il euh, n'y avait plus rien qui existait, excepté, tout, tout s'était effacé et tout s'était tout tout dissipé, excepté. Euh, y a, y a, y a, comme si c'était des expressions, des fois c'est difficile à traduire parce que c'est des expressions souffrir, mais tout s'était dissipé, excepté la voix de la personne qui, Euh, faisait le Dekr avec sa belle voix, puis qui chantait, des trucs comme ça, et les paroles qu'il nous disaient, c'est des paroles qui expriment la croyance euh, en wahretul wujud, ça fait que tu dis qu'il n'y a rien qui existe excepté Allah SWT, comme il dit tout en dehors d'Allah est, est adam, c'est-à-dire c'est le nia, ça n'existe plus, donc Donc c'est comme, euh, comme des expressions pour nier l'existence de la création et d'affirmer que c'est seulement Allah qui existe. Bon, traduire ça en français c'est pas évident, mais quand même, bon, je, je, je, donne, je donne une idée juste pour pouvoir comprendre euh, qu ce qu'il dit. Euh. Adam, Adam c'est le, le contraire de l'existence. Al, al oud, het contraire is al Adam. Al Adam is het neer, het feit dat niet bestaat. Nee, niet Adam. Adam is niet pareil. hier nog nog voorbeeld het هلال ربيع الاول كنا نسير, نسير في موكب مسائي كل ليله حتى ليله الثاني عشر منشد القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من قصائده المشهوره في هذه المناسبه المباركه صلى, صلى الاله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر وكان هذا البيت تردده المجموعه وينشد أخي وانشد معه هذا الحبيب مع الاحباب قد حضر وسامح كل في فيما قد مضى وجرى لقد ادار على العشاق خمرته صرفا يكاد سماها يذهب البصر يا يا سعد لنا ذكر الحبيب لقد بل, بن بن بن بل, بل, بل بل بل بل بلت أسماءنا يا مطرب الفقر وما لركب حماء مالت معاطفه لا شك أن حبيب القوم قد حضر مفتاع إلى ذكب Abdurrahman, le frère de Hassan al banna maïd dit qu'ils étaient, euh, assis. Puis quand c'était le, le, le zilal de Rabi' al-Awwal, le mois de Rabi' al awwal il fêtait la fête du, euh, du, euh, je pense que c'est la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fêtait. C'était la naissance, ouais, la fête de la naissance du prophète Al-Mawlid al-Nabawi. Et il chante des kafa'id, des chansons, des, des choses pour glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parmi les qataïds qu'il récitait par exemple il disait faqa, faqa, faqa al que, que Allah en gros s'en salue sur la lumière qui est apparue au monde et qui a dépassé la, la lumière du, ciel, euh, du soleil et de la lune et pendant, les, les gens répétaient ça puis pendant ce temps-là lui et son frère ils chantaient euh, «Haza al-Habib ma'al-Ahbab kadhavara » Cet année, le Prophète, al-Habib, celui qu'on aime, il est apparu, il est venu avec nous, il est apparu parmi nous, il est présent, et il a pardonné tout ce qu'on a fait dans le passé, tout ce qu'on a fait de péché. «Sama al-Kul fi ma kadmada wajara » Il raconte d'autres histoires, قلت هذه الابيات ومقدماتها بدع اولها بدعه الاحتفال بالمولد ثانيهما او ثانيها بدعه الانشاد المدح بصوت جماعي ثالثها زعم الصوفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم المبتدعه وهذا كذب عليه عمل الله من اختلقه وصدقه بما يستحق فيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى وهي إنشاد مغفرة الذنوب على وهو اسناد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وسامح الكل فيما قد مضى وجرى وهذا شرك أكبر مخلد في النار قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله Le Cheikh il dit, il y a plusieurs problèmes dans les paroles qu'ils ont dites dans cette, dans, dans cette affaire-là. Premièrement, ils ont fait la bédard de fêter le Mongolie de Nabawi. Et ça, c'est une bédard. Deuxièmement, le fait de se réunir pour chanter, hein, et faire des, des, des, des, des poèmes, de réciter des poèmes en groupe, en, en, à, à, à, à l'unisson. Ça, c'est une bédard. Déjà, partant, il y a deux bédards. Troisièmement, L'idée des soufis est que lorsqu'ils font Al Mawlid al Nabawi, ils croient que le Prophète vient et il, il, il se présente lui-même, il vient en personne pour participer à leur fête et ça c'est leur croyance, et ça c'est quelque chose qu'ils ont inventé, et c'est un mensonge, parce que le Prophète il ne, il, ne, il ne se présente pas dans des trucs comme ça, et on sait très bien qu'après sa mort, le Prophète il reste dans le Barzakh. également, il y a le fait qu'ils ont attribué au prophète, le fait de pouvoir pardonner les péchés, ils disent, et ça, c'est un aspect de leur idée, de leur croyance en les soufie qui fait partie du shirk Akbar, shirk majeur qui fait rentrer éternellement en enfer. Pourquoi Parce que personne ne peut pardonner les péchés excepté Allah. On a Yahshuraf Personne ne peut pardonner les péchés excepté Allah. Voici euh, le hadith al-Qudsi. Abdi, Rabban. Donc, le hadith Qudsi également dit, mon serviteur a su qu'il a un seigneur ou un Rabb qui pardonne le péché et qui punit pour ces péchés-là. Donc c'est seulement Allah qui peut pardonner les péchés et non pas euh, les, les prophètes ou bien les anges ou les êtres humains. Euh, donc ça c'est une idée que les soufis ont et ils attribuent souvent ça dans leurs poèmes Prophète prophètes Euh, par exemple, euh, dans al burda aussi, il y a une, une parole semblable à ça. Il dit, il ya, y a Akram Al-Khamkimali al Aludobi Siwaka. Al-Hadith Salaamamou, quelque chose comme ça. Donc ça dit, Oh toi, la meilleure des créatures, je n'ai personne vers qui chercher un refuge autre que toi ou en dehors de toi lorsqu'il y a. Euh, un grand euh, événement ou accident ou quelque chose comme ça. Donc euh, c'est pour dire que <coughs> ces gens-là, ils cherchent le refuge à le Prophète et ils attribue, il lui attribuent le pardon et des trucs de ce genre, et ça, c'est des formes de shirk. Le shirk, il dit mais il a dit en 1949 il est mort non, il n'est pas mort en prison c'est Sayyid c'est qui est mort en prison en fait il s'est fait pendre Sayyid tôt. mais Hassan al-Banna ne s'est pas fait il n'est pas mort en prison il a été pendu je pense Hassan al-Banna aussi ouais, les deux ils ont été pendus C'est parce que c'est dit, c'est, les deux ils ont tenté des, je pense, des, des coups d'État, Yann. C'est ça, parmi leurs principes c'est de faire des coups d'État pour renverser les dirigeants. Ouais, mais eux ils croient que le djihad c'est contre les, les dirigeants musulmans, pas contre les koufars. Oui, c'est ça. Et Anwar Sadat en passant, c'est un des membres de d'Irkwan musulmane. Et, et, et, et aussi, également, euh, même Jamal Abdel Nasser, était aussi, lui aussi un des membres de d'Irkwan musulmane. Et c'est lui qui a fait torturer, c'est lui qui a fait torturer, euh, c'est plutôt des autres membres de d'Irkwan, lorsqu'il a pris le pouvoir en Égypte. Donc c'est un exemple, comment il se... Ah ouais. Ah ok. Ils ont généré, ouais. ouais un... Donc ça c'est des exemples, mais on va donner d'autres exemples plus tard, parce que là c'est juste, euh, disons, ouais, ça s'est répandu partout maintenant dans, le, dans les pays musulmans. <cười> oui c'est ça. Donc on va voir, on va voir les choses principales. Ça c'est juste une petite, une petite, un petit passage sur C'est qui Hassan Al-Banna et tout ça. Maintenant, on va on va mentionner certaines des des idées de Hassan Al-Banna. Euh, puis on va parler aussi d'autres de, membres des de Irwans qui ont aussi eu des des tendances aussi qui sont contraires à, au, au, à, au même HG salaf aussi. Euh, bon, le cheikh il, il y a le chef euh, qui s'appelle Abdul Salam, euh, Abdul Salam ibn Salim ibn Raja al-Suhaymi, qui est un des, des professeurs à l'université islamique, al-Madin al-Munawara, a écrit un livre qui s'appelle Fikr al-Takfir, wa Hadithan. Donc, euh, c'est un livre qui parle des idées, des idéologies des ikhwan. Et il mentionne ici. Euh, quelques quelques paroles ou quelques idées des des euh, penseurs et des idéologues des, de cette jama'a, et des gens qui sont influencés par cette jama'a également. Donc il parle comme en premier lieu de Hassan al-Banna. Il dit, euh, bon, premièrement qu'il était de la tariqa al-Hissafia. Donc c'est normal que vous allez trouver maintenant dans la, dans la jama'a de Ikhwan des gens qui supportent et qui défendent le soufisme et qui vont pas critiquer les soufis hein. et ça ouf, justement parce qu'ils font partie eux-mêmes ou leur fondateur lui-même faisait partie des soufis hein. donc comment ils vont critiquer quelque chose qui faisait partie des fondements de leur euh, de leur fondateur et oui. des, des formes de des formes donc c'est pour ça qu'ils vont pas critiquer par exemple des principes ou des formes de shirk et de bid'a puisque leur fondateur lui-même faisait ces formes de c'est une ces forme de bid'ah, alors ils vont pas me critiquer, c'est normal. Regardez comme par exemple, il y en a un là qui m'a écrit dernièrement, il y en a un qui m'a écrit euh, une, une lettre par internet, il me dit sauf qu'en vérité les frais musulmans, dans leur tendance générale, ne sont ni pro-ach'arites, ni anti ils, tu vois, donc. Et c'est ça leur position, ils disent par exemple, nous on n'est pas pro soufi, on n'est pas anti soufi. on n'est pas pro-ash'ari, on n'est pas anti-ash'ari, on n'est pas pro-shi'i, on n'est pas anti chiri. c'est -chi -chi comme ils veulent essayer de se placer sur la neutralité vis-à-vis -vis de toutes les aqa' et de toutes les croyances. Pourquoi Parce que en réalité, leur groupe c'est un mouvement politique, non pas Euh, et les mouvements politiques, en principe, ne sont pas fondés sur une croyance religieuse, sont, sont fondés ou sont établis sur des principes et des règles, établis par le fondateur de, cette, de ce groupe. C'est pour ça qu'ils acceptent n'importe qui, quand ils acceptent des, des, des, des gens pour devenir membres de leur groupe, ils ne vont pas leur dire, vous devez croire à tout d'être salaf et vous devez respecter les principes. Euh, des salafs, non, ils vont leur dire, vous pouvez être Soufi, vous pouvez être Shia, vous pouvez être Ashari, vous pouvez être Matouridi, vous pouvez être n'importe quoi, tant que vous ne critiquez pas les gens qui sont pas d'accord avec vous. Hein, c'est ça, c'est ça leur idée. Et même, ils mettent eux, les salafs et les khalafs, à égalité. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas de mérite de suivre les, la voie des salaf ou la compréhension des salaf par rapport à ceux qui sont venus par la suite, parmi les groupes de bédans. Regardez qu ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il m'a qu qu écrit le gars, il me dit, ils puisent leur credo du Coran en premier lieu, puis de la Sunna authentique en second lieu, et prennent de chaque groupe ce qu'il y a de mieux. hein Donc ça c'est quelque chose de vraiment étrange, ils prennent de chaque groupe, ça veut dire quoi Chaque secte, chaque, ou chaque djamah, ou chaque groupe, ils prennent une partie de qu est ce qu'ils considèrent étant le mieux, comme étant le mieux, et ensuite ils disent en optant pour l'opinion qui est soutenue par la preuve et l'argument, préférant, préférant la voix des salafs à celle des khalafs, ah. et puis pourtant on voit que leur fondateur il préfère la voix des, des khalafs à celle des salafs, puisque dans l'aqida il était ash'ari, et il laissait la voix des salafs. Et dans le ouf, il suit encore une fois la voix des khalas. Hein Donc, il dit, il obtient par la suite sans sectarianisme ni fermeture à l'union à, à et innocent de tout shirk, grand et petit, explicite ou caché. Subhanallah <rire> Donc, c'est des gens qui nient même la réalité. Mais premièrement, celui qui ne sait pas ce que shirk signifie, il ne peut pas le nier, il ne peut pas s'en protéger, et il ne peut pas euh, étant donné qu'il sait pas ce que c'est, il peut pas, il peut pas savoir justement est-ce qu'il le fait ou non, puisqu'il ne sait pas ce que c'est le shirk. S'il ne, ne sait pas ce que c'est le tauchit, il ne peut pas savoir s'il est sur le tauchit. Et s'il ne sait pas ce que c'est le shirk, il ne peut pas savoir s'il est sur le shirk ou le tauchit, puisqu'il ne il peut pas le définir. D'accord? Et donc pour eux, d'invoquer les et de chercher le, le support d'eux, ça c'est un shirk, comme on a déjà expliqué ça dans d'autres cours. Donc il dit, waqa, na ya de quoi d'invoquer les Auliyah Mais bien sûr, c'est Cherk Akbar. Non, eux ils disent que c'est pas cher, Ouais, eux ils disent que c'est pas cher. Ouais, ils disent que c'est Tawassul. Tawassul al-Bid'i. Al et, et des fois même le Tawassul, en fait, ils rentrent dans le Tawassul des choses qui ne font même pas partie du Tawassul. Comme d'invoquer les morts et d'invoquer le Prophète sallam, des choses de ce genre. Ils prétendent que ça, ça rentre dans le Tawassul. Alors que le tawassul, c'est de chercher un moyen pour, pour arriver à Allah subhanahu wa taala ou pour plaire à Allah subhanahu wa taala, comme en invoquant Allah par Ses noms et Ses attributs, ou par exemple en invoquant Allah subhanahu wa taala en lui demandant par une bonne action qu'on a faite, ou par notre foi, ou etc. Ou bien de faire le dua, ou euh, de, de demander à quelqu'un qui est pieux de, de faire le dua pour nous, c'est-à-dire quelqu'un qui est vivant, qui est présent. Tu lui demandes fais un doigt pour moi, demande à Allah qu'il me guérisse, ou demande à Allah qu'il m'aide, des trucs comme ça, ça c'est permis, et tu demandes ça à un frère que tu connais, que tu vois qu'il est un bon musulman, tu lui dis demande à Allah pour moi, ça c'est permis, et ça, ça fait partie des formes de tawassul qui sont permis, et c'est ça ce que veut dire le tawassul, et c'est comme ça que les sahabas l'ont appliqué, et ils l'ont compris, toutefois pour eux le tawassul non, le tawassul pour eux c'est demander à Allah par le prophète, hein je dijkt, Allahumma ibn as bi nabi'ika. Of bien tu demandes par le droit du prophète. Je dis, Allahumma inni as bi haqti nabi'ika. Of bien par le statut du prophète sallallahu alaihi wa as bi jahi nabi'ika. Hein. Euh, ou des trucs de ce genre. Tout ça, c'est bid'a. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été explique, enseigné ni par le prophète Les sahaba n'ont jamais utilisé cette, cette formule de dua. Et il y a même des formes de, il y a des formes de, de, de dua qui ont été rapportées dans certains hadiths, comme par exemple, euh, Allahumma inna s'amuka sa'ilina ou des trucs comme ça. Et ça c'est des hadiths qui sont da'ifa, ou bien maudoua parfois. Ça, ça, ça ne se retrouve pas dans les hadiths authentiques. Et donc, ça c'est pour vous faire comprendre en réalité que toutes les formes de, de dua ou de tawassou qui ont été rapportées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était toujours des exemples de tawassul, de demander une de demander à quelqu'un qui est vivant de faire le do'a pour toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était vivant, les sahaba venaient et lui demandaient de faire euh, ce qui se passe, c'est-à-dire de demander à Allah la pluie pour eux. Ils ne venaient pas euh, pour demander, ils demandaient pas à Allah, oh Allah, fais descendre la pluie par ton prophète, mais ils disaient au oh messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il fasse descendre la pluie. Ou bien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, il venait voir euh, le, par exemple Omar ibn khattab il faut dire, ya Omar invoque Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse tomber la pluie. Et une fois, le, euh, Omar ibn khattab il a dit, oh Allah, avant, quand, ton, quand le prophète sallallahu alayhi wa était vivant, on, on te demandait, euh, par le doigt de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, On demandait le, par le dua du prophète sur alayhi on demandait au prophète sur alayhi de faire un dua pour nous, pour qu'il fasse descendre la pluie. Maintenant, le prophète sur alayhi est mort. Alors, on, on, te demande, on fait le tawassoul par l'oncle du prophète sur alayhi Et là, il dit, il a dit, Ya Abbas, Qum fad'ullah. Allah. Là, là, il a dit à son oncle, l'oncle du prophète sur alayhi il a dit, Oh Abbas, lève-toi et fais un dua. Et là, Abbas, il se levait et il faisait, Donc c'est pour dire, si c'était permis de faire le doha par le Prophète, salam, par sa personne ou par son statut ou des trucs comme ça, ou bien de demander au Prophète salam, après sa mort, dans sa tombe, de faire des doha pour nous ou des trucs comme ça, eh bien ils n'auraient pas demandé à l'oncle du Prophète salam, de, faire le a, de, de faire un doha pour eux. Hein? Ils auraient compris que le Taosso, ça veut dire que tu peux demander directement au Prophète. Salam, hein ou bien de demander par son statut ou par sa personne, hein, et de demander par le statut ou par la personne, d'une personne sainte et tout, ça c'est une bédah, et c'est une bédah, c'est pas shirk, mais c'est une bédah qui peut t'amener à tomber dans le shirk, d'accord Toutefois, si tu demandes directement à la personne qui est morte dans sa tombe de faire un doigt pour toi, ça c'est shirk, Akbar, Mukherjee hein? et ceux qui utilisent le hadith de l'homme aveugle. L'homme qui était aveugle, qui est venu voir le prophète qui a dit On oh, me d'Allah, demande à Allah pour qu'il me qu rende la vue. Et le prophète lui a dit Si tu, si tu veux, tu vas être patient. Hein, et c'est mieux pour toi. Mais sinon, si tu veux, je vais, de, je vais invoquer Allah pour toi et il va te rendre la vue. Il a dit Invoque Allah. Hein, et donc, là, le prophète lui a dit Va faire le retour chez toi, puis tu vas faire. Euh, le Doua, il lui a dit de faire le Doua. Et, et après, le professeur Prophète il, il, il, il, il, il s.a.w, il est parti, il a fait le Doua, puis là il a fait, le, euh, il est parti, il a fait le Wudud, puis il a fait le Doua que le Prophète sallam lui a dit de faire. Mais ça, c'est des exemples qu'il souffre parfois, il essaie de mentionner ce Hadith pour essayer de montrer que c'est justifié de faire le, le Tawassul par le Prophète sallam Ils l'utilise aussi des fois. Bon, le hadith de l'homme aveugle, on voit que l'homme est venu voir le prophète Sorosam pour qu'il fasse un doha pour, pour lui. Pas pour lui demander. Premièrement, le prophète Sorosam était vivant. Donc ça, déjà en partant, il était vivant. Ce n'est pas après sa mort. Donc ça il n'y a aucune preuve dans ces hadiths ce hadith pour qu'est-ce qu'eux veulent faire. Deuxièmement, Il est venu demander un doha au Prophète. Hein? Oui. Et le Prophète lui a dit d'aller faire le, le Wodo de la Duraqa et après de faire le Doha, pour, qu pour que non seulement le Prophète l'invoque, mais en même temps, pour que lui-même soit en train de faire quelque chose de bien, pour que ça soit une cause pour qu'il soit plus, plus facilement exaucé encore. Hein, et qu'il a donc invoqué le Prophète sallallahu alaihi wasallam. Il a donc invoqué euh, Allah en mentionnant euh, l'invocation du Prophète sallallahu alaihi wasallam il dit Allahumma ma shafia mufia, wa un ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire euh, accepte l'intercession du Prophète sallallahu alaihi wasallam pour moi. Et, euh, donc c'est ça l'explication, je ne me rappelle plus exactement parce que ça fait longtemps. Mais c'est juste pour rappeler qu'il euh, y a le fait qu'il a fait une invocation, il a demandé à Allah pour l'exaucer. Et puis, le Prophète était en vie à cette époque. Et la preuve que le Prophète a fait un doigt pour lui, c'est qu'il lui a promis qu'il allait faire un doigt pour lui. Puisque quand il est venu, il a dit si tu veux, tu vas patienter et c'est mieux pour toi, mais, si tu veux. mais sinon, je vais faire le doigt pour toi, et il m'a dit fais le doigt pour moi, et donc il lui a dit vas-y, fais, fais, fais le houdou, fais de la carte et fais le doigt, et moi je vais, il n'a pas dit je vais faire le doigt, mais c'est sous-entendu qu'il allait le faire, puisqu'il lui a promis qu'il allait faire le doigt pour lui, d'accord, et puis donc, euh, de toute façon, comme on l'a dit, dit, il n'y a pas de preuve que euh, le, de que tu peux invoquer quelqu'un après sa mort que le prophète Salafim était vivant. Il y a beaucoup d'autres Shubuhat que ces gens-là mentionnent pour essayer de justifier euh, les formes de shirk qu'ils font, mais l'important c'est juste de savoir que tout ça c'est contraire au Tawhid, c'est contraire à la Sunnah. et les euh, Ikhwan et les gens qui suivent le soufis en général, ils supportent et ils défendent ces formes de Bid'Allah, et ils ne vont pas critiquer quelqu'un qui le fait parce que c'est contraire à leur Manhaj. Dus, hij il disait, par exemple, Hassan al il disait, in zijn n'a kterichu rijlaten awliya. » Il dit dans son livre, en de We il disait, et des fois, on partait plusieurs jours, les vendredis, les vendredis, on partait en voyage pour aller visiter un des awliya, cest un des fins. Donc il faisait des voyages, des longs voyages pour aller visiter une tombe ou des trucs de ce genre. Naam, rikhal, tshatur rihal. Comme le prophète, il a dit, hein? tu ne vas pas faire des voyages pour aller euh, faire de l'adoration, excepté pour trois mosquées. La mosquée du prophète, la mosquée à Makkah et la mosquée à Lkotsyani en dehors de ces trois mosquées-là, tu ne peux pas faire un voyage pour aller faire une adoration particulière. Et quand il y a eu des idées, il y a eu il y comme on a dit tout à l'heure, quand c'était le maulé Nabawi qui il sortait pour aller faire les écrits. pour chanter les chansons en groupe, puis faire le l'anachide, ça c'est des exemples. Donc c'est pour montrer que déjà ça, ça fait partie, comme on a dit tout à l'heure, des fondements de, ou des principes de leurs fondateurs. Lui il a dit Hassan al à propos des, de, du, du conflit qui se passait en Palestine avec les Juifs, il a dit notre conflit, notre conflit avec les Juifs n'est pas religieux.